Vous êtes mes amis et nous aimons nous voir souvent Vous êtes mes amis d'aujourd'hui, d'hier et d'avant Au fil des années Pas de fleurs fanées Et si le temps marche à grands pas vous vous ne changez pas Vous avez le visage de l'amour Vous avez Du soleil au printemps qui revient tout content, D'apporter à chacun le sourire du destin. Vous avez la fraîcheur des souvenirs et le cœur plein de joie et de désir, car vous êtes la compagne et la ville et le faubourg. Vous avez le Vous avez le vrai visage Vous avez le visage de l'amour Pourtant, bien d'entre nous N'ont pas été toujours heureux Pourtant, bien d'entre nous N'ont pas eu le ciel toujours bleu Mais les choses méchantes S'envolent quand on chante Et les grimaces de la vie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 de désir, car vous êtes la campagne et la ville et le faubourg. Vous avez le visage, vous avez le vrai visage, vous avez le visage de l'amour. Oui, vous avez le visage de l'amour. C'est curieux comme le visage de l'amour, ça ne change jamais parce que l'amour est éternel l'amour se vaut l'amour et puis l'amour c'est fidèle n'est-ce pas vous avez la fraîcheur des souvenirs et le cœur plein de joie et de désir car vous êtes la compagnie et la ville elle est pour vous vous avez le visage Vous avez le vrai visage vous avez le visage de l'amour de l'amour de